wan qibla présente super authentique al, al bukhari et muslim al hamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ikhwani fi allah ta'ala fi khayr islam Pour aujourd'hui, on a le hadith authentique du prophète Muhammad sallalahou alayhi wa sallam qui nous parle encore une fois de certains déformements de la religion de l'Islam. Ce hadith a été rapporté par Boukhari ainsi que Muslim, alayhi rahmatoullahi ta'ala. C'est le hadith du compagnon qui s'appelle Abu Ayoub radi ta'ala anhu. Il dit: "Anna rajulan qala ya rasoul Allah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-janna." Il nous dit qu'un homme une fois il est venu chez le prophète Muhammad sallalahou alayhi wa sallam et il a dit: "Ya rasoul Allah, ô messager, Abdallah subhanahu wa ta'ala pourrais-tu m'indiquer me parler m'apprendre un amal une action ou des actions de l'action qui me permet qui me permettrait d'entrer à Jannah, d'entrer au paradis donc déjà là avant de continuer avec le reste du hadith qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça de 1 La sagesse de cet homme en particulier et des compagnons du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم en général, leur sagesse, si on peut dire aussi leur intelligence. Comment est-ce qu'ils ont compris l'importance de poser les bonnes questions au sujet de la religion Qu'est-ce qui importe le plus dans la religion d'Allah سبحانه و تعالى pour le croyant Et eh bien c'est tout simplement la conclusion La finalité de la chose C'est de pouvoir entrer à Al-Jannah Et d'éviter l'enfer, d'éviter Jahannam Donc c'est pour ça que cet homme là Il est en train de demander au prophète Mohamed De lui montrer le chemin Vers le paradis de un. Mais aussi il a compris que pour aller au paradis On a besoin d'actions Il a dit ala Montre moi une ou des actions De l'action qui me permettra D'aller au paradis, d'aller à Al-Jannah Donc l'action c'est extrêmement important dans l'islam. On peut pas entrer au paradis seulement avec de l'espoir, seulement avec des rêves. Il faut faire de l'action. Une question que quelqu'un pourrait pour nous poser, est-ce que les actions par elles mêmes mènent à El Jannah, mènent au paradis? Est-ce que pour aller au paradis, on a besoin juste des actions? Parce que là, on a deux textes qui semblent être a priori en Nos positions qui semblent a priori se contredire, ce qui n'est bien sûr pas le cas. On va l'expliquer, Charles. On a de un dans le Coran Al-Karim, Allah subhanahu wa taala Il dit, Wa tikel Janna tulati aurithtumuha bima kuntum ta'malun. Ta Allah taala Il dit qu'il, Il dit que lui, il va dire aux gens du Paradis de Al-Janna qu'il leur sera dit que ça, c'est Al-Janna, le Paradis. Que vous avez hérité, vous avez gagné le droit d'accéder à l'Jannah, bim kuntum termalul, par ce que vous étiez en train de faire en tant que actions. Ça parle termalul, ça parlait des actions. Maintenant, selon cette ayat, selon ce verset du Coran, les actions nous mènent vers le paradis. Ceux qui entrent au paradis entreront par leurs actions. On a le hadith maintenant du prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam. Dans le hadith authentique, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa sallam Il dit sallallahu alayhi wa sallam « La yadkhulu al-jannata ahadukum bi'amalihah » Ok, dit sallallahu alaihi wasallam. sallam. Il n'y a personne qui va entrer al-jannah par ses propres actions, par ses propres œuvres. Ils ont dit « Voilà, anta ya Rasoulallah, même toi, ya Rasoulallah, tu vas pas entrer au paradis par tes propres œuvres. » Il a dit « Même moi, je vais pas entrer au paradis par mes propres œuvres. Je vais entrer par la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par la rahmah d'Allah, azawajal. » Alors, dans ce cas, y a-t-il de contradictions entre les deux textes Est-ce qu'on va entrer au paradis par nos actions Ou non, non, ce n'est pas par nos actions, mais par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il n'y a pas de contradiction et il n'y a jamais de contradiction dans les textes sacrés de l'islam, les textes de la révélation. Mais comment expliquer, comment concilier entre les deux Là, le secret, en quelque sorte, se trouve dans la lettre dans la langue arabe qui est Harf al-Ba, la lettre Ba parce que ce qui est dans la ayat ça dit il quelle jannah التي ورثتموها bi ma kuntum bi par ce que vous étiez en train de faire ce ba c'est par le ba ba les actions vous êtes entré au paradis dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi c'est le ba il y a personne qui va entrer jannah bi par ses actions cette lettre là de al ba peut référer à différentes choses Donc si on parle ici du bar, ça veut dire le, le par, P-A-R, qui est dans le sens de la causalité, cause à effet. Alors la réponse c'est que oui, les croyants entreront à au paradis par leurs actions. C'est une euh, relation de causalité, les bonnes œuvres cause d'aller à al-janna cause d'entrer à al-janna c'est comme ça que Allah taala il a établi cette religion maintenant si le bar, maintenant le par par ça prend plus un sens d'équivalence de mérite alors là non on va pas entrer à al-janna juste par le mérite de nos œuvres en d'autres termes, nos bonnes œuvres en tant que telles logiquement si on parlait de la logique juste d'un échange de valeur Ça ne vaut pas un paradis éternel. Si je vous donne comme exemple ici, je vous dis, Wallillah ta'ala al-mathal al-a'la, Allah ta'ala il a le meilleur exemple, mais juste pour rapprocher le sens ici, al-ma'ani. si je vous dis que quelqu'un va vous proposer une chose, il va vous dire que si vous allez venir le rencontrer, si demain, cette personne vous dit que si demain, vous allez vous réveiller très très tôt, à 4h du matin, vous allez venir le rencontrer, juste, Venir à sa rencontre, dix minutes et partir. Cette personne-là, elle va vous donner dix millions de dollars cash comme récompense pour, comme reconnaissance par le geste, le fait que vous avez bravé le froid et le sommeil. Vous vous êtes levé très très tôt, à quatre heures du matin. Vous êtes venu pour le, pour visiter cette personne, pour passer dix minutes avec elle. Donc là, bien sûr, il y a personne qui refuserait une telle offre. Mais la question qui se pose, est-ce que l'offre ici, elle est équivalente Est-ce que faire cette action, se réveiller à 4 heures du matin pour aller passer 10 minutes avec cette personne, ça mérite 10 millions de dollars Est-ce que c'est pas juste trop gros pour cette action Bien sûr, on est tous d'accord que ça, c'est trop gros comme reconnaissance. Mais il y a personne qui va dire non si de l'autre côté, la personne est juste extrêmement très très généreuse donc là bien sûr si Allah subhanahu wa ta'ala si on prend par exemple le hadith du prophète alayhi salatu salam dans lequel le prophète alayhi salatu salam il nous indique que parmi les euh, parmi les causes qui vont nous permettre de voir Allah ta'ala dans le paradis on sera filjanna on pourra voir Allah ta'ala il nous a parlé de deux actions alayhi salatu salam faire la salat le fajr la prière du fajr faire la salat de l'asr. La prière de l'asr. Donc si on prend salat fajr C'est quoi salat fajr C'est de se lever très très tôt le matin. Même dans le froid. Encore une fois de braver le froid. De braver de braver la fatigue. Le sommeil. Juste pour faire la salat. La salat qui pourrait prendre 10 minutes. Peut-être 15 minutes. Au pire une demi-heure. Si quelqu'un va aller prier par exemple dans le masjid. Mais quelle sera la récompense La récompense elle est djannah de façon éternelle. Donc ça ce n'est pas équivalent en quelque sorte la récompense n'est pas équivalente au petit effort qui a été qui a été investi. Donc c'est par là qu'on peut concilier les deux sens, c'est que Wa tilka al-jannatu allati uridtumaha bima kuntum ta'malun donc oui les actions mènent vers le jannah mènent vers le paradis mais on le le paradis ne se mériterait pas a priori juste par ces actions là c'est par la générosité par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va entrer au paradis à al-jannah c'est parce que si Allah ta'ala nous jugerait juste pour nos euh, juste pour nos actions juste comme ça sans qu'il y ait de la générosité d'Allah Azza wa Jal, sa miséricorde, eh bien là, on ne mériterait pas grande chose dans la l'akhirat. Ce qu'on a comme ni'am, comme bien, bienfait d'Allah Ta'ala, qu'on est en train de profiter dans la dunya, que ça c'est déjà suffisant comme récompense pour nos bonnes œuvres. Mais non, Allah Ta'ala, il a donné il a donné ça. Donc, encore une fois, on revient au hadith ici. C'est un homme, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Akhbirni bi'amali yutrilouni al-jannah » informe-moi d'action qui ne me qui me mènerait vers l'Jannah qui me permettrait d'entrer à l'Jannah. Al Alors, faqal al-qawmou, malahu, malahu. Les Sahaba, les gens qui étaient présents aux alentours, les autres compagnons, ils ont dit, malahu, malahu. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il demande Qu'est-ce qu'il veut savoir Probablement. Donc, ici dans la narration qu'on a dans Bukhari et Muslim, ça ne dit pas grand-chose sur le sens de cette question-là, mais probablement, on peut comprendre que probablement les Sahaba Euh, ça ça a suscité leur intérêt que quelqu'un vienne chez le prophète sallalahu alayhi wa sallam pour demander une question si importante que ça, si critique comment entrer al-jannah. Ça ça devrait être le souci de chaque croyant et chaque croyant devrait porter attention pour connaître la, répon la, la réponse Alors le prophète alayhi salatou salam il a dit: "Arabun malahu, arabun malahu." Ça veut dire ça c'est un homme qui a un besoin يسأل عن حاجه ili la pour demander pour euh, s'informer de quelque chose et dans autre narration du même hadith ça dit aribun fa arabun aribun malahu ce qui veut dire que le prophète sallalahu alayhi wasallam aurait dit ici à propos de cet homme que ça c'est un, un, un homme qui est intelligent عاقل doué de raison parce qu'il sait comment poser les mêmes questions alors le prophète alayhi wasallam il a dit comme réponse donc là ça c'est la réponse comment on entre au paradis il dit wasallam ta'budu la tushrik bihi shay'a tu adore Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer aucun partenaire wa tuqimus salata deuxième chose donc le premier c'est la d'adorer Allah azza wa jalla mais aussi d'affirmer euh, le monothéisme c'est avec ça qu'on va entrer al janna numéro 2 Rappelez-vous, euh, lors de notre dernière séance, on avait parlé du hadith de l'oncle du prophète, Mohamed, et comment est-ce que... Il n'a pas pu entrer à Jannah, au paradis, malgré beaucoup de bonnes œuvres qu'il avait dans la défense du prophète Mohamed lui-même. Qu'est-ce qui l'a empêché d'entrer au paradis Et bien c'est le fait qu'il n'était pas monothéiste. Donc ça c'est le dernier hadith qu'on a couvert lors de notre dernière dernière séance. Donc là, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ta'aboudou Allah, la tu shirikou bihi shay'a, tu adores Allah ta'ala sans lui associer de partenaire, wa tuqimu as salat, tu es établir la salat tu vas établir la salat il n'a pas dit ali sura salam tu pries wa tusalli il a dit tu établis la salat même dans le coran ça ne parle pas juste de wassalu faites la salat ça dit aqimu salat aqamu as salata établir la salat qu'est-ce que veut dire par établir la salat ça veut dire la prendre vraiment au sérieux euh, respecter toutes les conditions de validité de la salat comme le woudou les ablutions bien prendre soin de ses ablutions pour s'assurer qu'elles sont valides euh, prier vers la qibla couvrir se couvrir proprement ça veut dire couvrir la Aura. sinon la prière ne serait pas ne serait pas valide s'assurer qu'il n'y ait pas de najasa d'impureté sur notre corps sur nos vêtements sur le lieu dans lequel on fait la salat s'assurer que l'heure de, de la prière est entrée d'khoul al-waqt parce que la salat n'est pas valide bien sûr avant l'entrée de son heure ni d'ailleurs après la sortie de son heure sauf bien sûr, exception si on a des euh, des euh, une excuse valide, ça veut dire on parle soit de l'oubli ou bien d'un sommeil involontaire, donc ça c'est les conditions de la salette, il faut s'assurer aussi que la salette, qu'elle réponde à ces euh, à ces critères, à la bonne procédure ça veut dire surtout les piliers, les arcades de la salette, ainsi que les obligations, les wajibat de la salette les personnes par exemple de nos jours, il y a des gens qui prient en étant euh, assis. Donc, si on fait la prière en étant assis, est-ce que cette salat-là, est-ce que cette prière, elle est valide Et on parle bien sûr dans le cas des prières obligatoires seulement. Pour les prières surérogatoires, on, pr on peut prier assis sans problème, même si la récompense euh, deviendrait moins, moins élevée au fait. Ça va réduire la récompense, mais la salat, elle est quand même valide. C'est une bonne chose. Mais pour les salat pour les prières obligatoires, On ne peut pas prier assis sauf si on a une excuse valide, ça veut dire que quelqu'un est vraiment malade ou quelqu'un a du mal, a vraiment une contrainte à pouvoir s'asseoir, mais que quelqu'un juste il dit moi je suis fatigué ou j'ai un peu mal au pied va prendre une chaise, va s'asseoir, cette salat là elle est invalide. Allah Ta'ala dit wa qumou lillah qanitin info, il faut prier en étant assis, ça c'est un rukun de la salat, c'est parmi les piliers de la salat en tant Telle. Donc ça, encore une fois, c'est pas maintenant qu'on va détailler quelles sont les obligations, les piliers de la salade. Ça, chaque musulman doit apprendre ça, mais juste un rappel ici que établir la salade, ça veut dire vraiment la prendre au sérieux euh, et toutes les composantes de la salade. Après ça, il dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam aussi pour entrer al-janna wa tu'ti az-zakata, et tu donnes la zakat. La zakat, c'est la charité l'omen qui est obligatoire que les personnes qui ont atteint un certain seuil de richesse, ils doivent payer. Euh, beaucoup de personnes payent leur zakat lors du mois de Ramadan, ils prennent cette habitude, C'est pas nécessaire, mais si quelqu'un a pris cette habitude de payer lors du mois de Ramadan, donc on rappelle ici l'importance de faire ces calculs, s'assurer de payer la zakat si nécessaire, si on doit payer la zakat. Tansilu ar-Rahim. Finalement, il dit le Prophète صلى الله عليه وسلم. Wa tansilu Rahim, ça veut dire tu vas préserver tes liens de famille. Cela ar-Rahim, ça aussi, c'est parmi les conditions, les actions qui vont mener, qui font partie ici de du tout, qui nous mène vers le Jannah, qui mène vers le paradis. Et aussi dans l'autre hadith semblable à celui-là, le hadith de Abu Huraira, le Prophète sallallahu alayhi عليه وسلم il a ajouté Wa tassou Muharramadan. Tu ajoutes le mois de Ramadan, tu vas ajouter le mois de Ramadan, tu jeûnes le mois de Ramadan plutôt. Faire le Siyam, bien sûr, c'est parmi les piliers de l'Islam et on peut pas garantir le Jannah et être sur le chemin du paradis si on fait pas le jeûne de Ramadan. Ça devrait être très évident pour tout le monde. Donc là, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en passant dans ce hadith-là, n'a pas mentionné le pèlerinage, le hajj. Donc il n'a pas dit à cet homme, tu dois aussi faire le pèlerinage à Mecca les réponses, les clarifications que les savants ils apportent à cela, soit que cet homme-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il ne pouvait pas faire le pèlerinage, de ce fait celui qui n'a pas la capacité de faire le hadj, bien sûr, le hadj n'est pas obligatoire sur une telle personne, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas parlé de ça, ou la deuxième possibilité que cette histoire-là, ce hadith, que ça s'est déroulé avant... Euh, avant l'obligation du pèlerinage, avant que le pèlerinage, que le hajj ne devienne obligatoire, ne devienne une faridah. Comment c'est euh, l'islam, les ahkam, les règlements de l'islam ont été révélés au prophète wa sallam, de façon graduelle et de ce fait il y a des hadiths, on va trouver des hadiths qui chronologiquement parlant, historiquement parlant se sont déroulés avant la révélation aussi de certaines obligations de l'islam. Donc Kata, "Wahai nafsu bidadhi, tidaklah aku menambahkan apa lagi daripada ini. Jadi, apabila Nabi (ﷺ) mengatakan kepada orang yang menyembunyikan diri untuk melihat seorang lelaki dari orang-orang syurga, maka dia harus melihat orang ini." Jadi, kita akan membahas tentang ini. Insya Allah, kita akan kembali ke hal ini pada akhir hadis. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il a dit au prophète Muhammad صلى alayhi عليه وسلم Il a dit wa la di nafsibi Par Allah, ça c'est la réponse qu'il a donnée au prophète Muhammad صلى alayhi عليه وسلم. Il a dit par Allah, je ne vais rien ajouter à ce que tu viens de m'instruire de faire, et je ne vais rien déduire. Ce que tu vas, ce que tu, vas, tu viens de me dire de faire, yallah sallallahu alaihi wasallam, c'est ça ce que je vais faire. Rien de plus, rien de moins. Le prophète sallalahu alayhi wa sallam une fois que cet homme là il est parti, il a quitté le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a dit men sarahu an yanzur ila min ahl al-janna falyanzur ila Celui qui aimerait voir regarder un homme du paradis devant lui alors qu'il regarde cet homme. Ça veut dire le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a dit que ça cet homme là, il va faire partie des gens du paradis, des gens de al jannah Là plusieurs questions importantes. Numéro 1, on peut déduire ici quelque chose d'intéressant, même si c'est un peu indirect dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça à cet homme-là dans son visage directement. On sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parfois il disait à certains des compagnons, certains des sahaba, il euh, kan yubasharu nabi al-jannah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait que toi tu vas aller al-jannah, toi tu fais partie des gens du paradis, de al-jannah. Dans le cas de cet homme, ce n'était pas, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas nécessairement dit cela. Pourquoi Allahu alam, peut-être une possibilité ici, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a jugé que ça... Parce que ça mentionne dans certaines narrations, en passant, ça mentionne que cet homme-là était nouveau dans l'islam, qui était un arabe et un bédouin, qu'il venait tout juste d'accepter l'islam. Donc peut-être le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a jugé que cet homme, sa compréhension de la religion, sa foi, est encore limite de base. Et de ce fait il craignait peut-être que si il va lui faire une telle annonce, ce n'est pas comme les grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut-être ça va être une fitna pour lui donc il y a des gens que parfois si on va les encourager directement dans leur visage comme ça on va les féliciter pour le bien qu'ils vont faire parfois ça peut faire l'effet inverse cette personne là pourrait se leurrer par son état à la place de continuer sur la même lancée de faire le bien ainsi de suite elle va dire ok le prophète sallallahu alayhi wa sallam il m'a dit que je fais partie des gens du paradis dit, je n'ai plus à faire les bonnes œuvres. Bien sûr, les grands sahaba comme les achara, meilleurs des compagnons, les dix meilleurs des compagnons, les moubasharou bil janna, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur annonçait qu'il faisait partie des gens du paradis, ça, ça les poussait à faire encore plus de bonnes œuvres, comme les ulama, disait. Ça, il prenait la religion d'Allah ta'ala encore plus au sérieux. Donc, ça, c'est une possibilité que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas annoncé Euh, ne lui a pas annoncé cela, de crainte à ce que cette annonce pourrait avoir un effet négatif sur lui. Euh, une autre possibilité aussi, dépendamment, parce que là c'est comme si dans le hadith, dans les différentes narrations, il y a certaines différences de certains détails, Est-ce que ça parlait de deux histoires différentes ou de la même histoire du même bédouin, Allahu Akbar. Mais dans autre narration, dans une autre version de ce d'un du, hadith semblable, le Prophète sallallahu alaihi wasallam, il a dit à la fin, afflaha insadq. Il a réussi. Il a le succès si il est véridique. Ça veut dire s'il si est véridique dans son engagement qu'il va vraiment appliquer ce que je viens de lui dire à la lettre. Même s'il ne va rien ajouter, mais aussi il ne va rien déduire de cela, alors garanti pour lui le falah, le succès. Il va être parmi les gagnants. Donc là, selon cette deuxième version, le prophète Sadron Asim, lorsqu'il a dit que cet homme-là, il fait partie des gens du paradis, ce n'est pas une annonce absolue, c'est une annonce conditionnelle. Ça veut dire, si il va faire, si il, si il est véridique qu'il va respecter cet engagement-là. De faire le tawhid, ibada d'Allah Ta'ala sans lui associer de partenaire, qu'il va établir la salat, qu'il va payer la zakat, qu'il va faire Ramadan et qu'il va garder ses liens de famille, ça veut dire le paradis lui est garanti, le jannah lui est lui est garanti. Autre chose ici qu'on peut, euh, autre chose d'intéressant dans le hadith. Quelqu'un parmi nous ici pourrait se poser comme question en disant cet homme là pourquoi est-il si euh, si si paresseux? Quelqu'un pourrait dire comment comment dit les Partisan du moindre effort, il dit « Je ne vais rien ajouter à ça et ya à Rasulallah et je ne vais rien déduire ». Mais là la réalité c'est quoi C'est que de un, non, ça c'est un grand homme comme étaient les compagnons du prophète Mohammed sallalahu alayhi wa sallam. Remarquons comment est ce que cet homme, il est venu demander au prophète sallalahu alayhi wa sallam. Quelle était la question au début, on a dit "Dullani ala amalin yudkhiluni al-janna." Indique-moi des actions, des œuvres qui me mènent, qui me permettront d'entrer al-janna, d'entrer au paradis. Là à la fin, lorsqu'il a reçu la réponse du prophète sallalahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit « Merci à Rasoul Rasoulallah, j'apprécie beaucoup que je viens d'apprendre quelque chose d'intéressant. » C'est ce qu'on dit nous. Habituellement, on dit « Ah, j'apprécie, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. » Ça s'arrête là. « Cet homme-là, comme était le cas des compagnons en général, ils apprenaient leur religion pour agir. » Là, dès qu'il a appris quelles sont les actions nécessaires pour entrer au paradis, il s'est engagé à mettre ça en pratique tout de suite il ne va il va il va rien faire de plus mais aussi en même temps il va rien ça veut dire ces actions-là il va les prendre très au sérieux une autre question ici pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, n'a pas mentionné d'autres pratiques de l'islam donc de un pour ce qui est des pratiques surrrogatoires Comme les savants nous ont dit, ce n'est pas que c'est ce n'est pas que il faut tous qu'on adopte la même attitude que cet homme, on va dire moi je vais juste faire les cinq piliers de l'islam, je ne vais rien ajouter et je je sais que je vais entrer au paradis. Je vais je vais entrer al-Jannah. C'est pas ça. Les savants encore une fois comment ils ont expliqué ça de un, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a gardé ça très simple, avec le minimum d'action Comme on a dit, selon certaines narrations, cet homme-là était nouveau dans l'islam. Il venait d'entrer l'islam. C'était un bédouin. Il veut apprendre les choses de base. On est tous d'accord que si quelqu'un vient tout juste de se convertir à l'islam et il va nous dire :« Je veux être un bon musulman. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qu'on va lui apprendre ?» On va lui apprendre par exemple les cinq prières les cinq salawats le jeûne de Ramadan on va pas lui dire si tu veux être un bon musulman assure-toi de faire les cinq prières par jour aussi c'est très important de faire 12 rak'a par jour de prières surérogatoires parce que Allah Ta'ala il va te donner te donner une maison au paradis aussi assure-toi d'essayer de faire la prière de la nuit c'est la meilleure prière surérogatoire aussi assure-toi de faire le jeûne du lundi et du jeudi même à l'extérieur de Ramadan imaginez si on présentait l'islam comme ça à quelqu'un qui vient de se convertir à l'islam et eh bien la personne va se sentir dépassée de loin. Donc ça c'est des choses que la personne va euh, va va comment on peut dire ça qu'elle va euh, qu'elle va s'approprier, qu'elle va inclure dans sa pratique de la religion de façon graduelle et elle va le faire par amour le plus qu'elle va con connaître la religion d'Allah Azza et que sa foi va augmenter. Aussi à notre point les savants ils ont dit le prophète sallalahu alayhi wasallam il a répondu à cet homme juste par ces pratique de base parce que c'est parmi les piliers de l'islam et aussi parce que il s'agit ici de des actions qui sont standards ça c'est les actions qui sont communes donc si on parle de la sollette de la prière si on parle du jeûne du mois de ramadan ça c'est standard c'est par défaut ça s'adresse à tous les musulmans aussi par défaut Euh, à chaque fois que c'est le temps de faire, eh bien, ça s'adresse à nous. À chaque année, ça revient le mois de Ramadan. À chaque jour, on a des salawat, les cinq prières qui reviennent. Donc ça, c'est à la base, sauf exception pour le malade, par exemple, pour ce qui est de Ramadan, et ainsi de suite. Tandis qu'on a d'autres obligations dans l'islam, ce n'est pas les seules obligations. On a l'obligation d'honorer ses invités, par exemple, l'obligation de respecter ses voisins, et aussi d'être de, de prendre soin de, ses, de, son, de son voisin. Mais ça, c'est des obligations, des pratiques de l'islam qui ne s'applique pas nécessairement à tout le monde et dans toutes les situations. Ce n'est pas à chaque jour qu'on a des, des invités. Ce n'est pas tout le monde aussi qui reçoit des, des invités. Donc là, le prophète wa sallam, lui a parlé vraiment des pratiques hein, standards qui sont nécessaires dans la religion d'Allah. Le reste, il va l'apprendre plus tard, le plus qu'il va apprendre sa religion. Donc, on va se contenter de cela Pour ce qui est de l'étude de, de ce hadith, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala, a'lahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka, ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.